Bonjour, bonjour, Victor. Salut, Émilie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mécontent ce matin, en plus d'être à bout de souffle. Oh, ce qu'il y a, c'est que j'en ai marre de devoir courir pour ne pas arriver en retard. Figure-toi que ma voiture est garée à quatre coins de rue du bureau. Quatre coins de rue. En effet, c'est une bonne trotte. En laisse-moi te dire que courir par un foie pareil sur le verglas, ce n'est pas une partie de plaisir. Een van ces quatre matins, je vais sûrement me casser quelque chose. Oh là là, ne dramatisons pas. Chanceuse que tu es, tu ne dois pas subir ce stress tous les matins, toi. Tu as la chance d'avoir un emplacement ici même. Ben oui. Mais je dois te rappeler que moi aussi, à mes débuts, je ne pouvais pas garer ma voiture sur le terrain de stationnement de la compagnie. Tout comme toi, je râlais contre les vieux qui avaient plus d'ancienneté que moi, ceux qui avaient droit à un emplacement pour leur voiture. J'ai dû ronger mon frein et patienter pendant des années. Je trouve cette façon de faire les choses tout à fait arbitraire, voire injuste. Notre compagnie a toujours procédé ainsi, Victor. Eh bien, je pense qu'il est grand temps d'abolir cette politique de faveur, cette injustice, cette… Euh, Il ne s'agit pas de faveur, mais plutôt d'une sorte de reconnaissance vis-à-vis d'un employé loyal. Cette aberrant cette pratique. Tous les employés qui habitent à l'extérieur de la ville doivent nécessairement venir en voiture. Par contre, ceux qui habitent en ville, eux, ils utilisent le transport en commun. Pas tous, Victor, pas tous. On peut pas généraliser. Bon bon, d'accord. Je te le concède. Je préférerais plutôt dire que les citadins pourraient prendre le bus ou le tram, ils ne devraient pas utiliser leur voiture. Tu vas déclencher la guerre entre citadins et banlieusards Victor. Mais mm -hmm. ami j'envisage le côté pratique de la situation. Je souhaite sincèrement que nos administrateurs révisent cette politique. J'aimerais que les emplacements des stations soient attribués aux employés qui résident à l'extérieur de la ville pour réduire les retards. Tiens, ce serait une bonne idée de soulever ce problème au cours de notre prochaine réunion mensuelle. De cette façon, tout le monde aura l'occasion d'émettre son opinion, n'est-ce pas, que l'on soit citadin ou banlieusard. Pas mal ton idée de discuter ça à la réunion mensuelle. Très démocratique. Je pense qu'il vaudrait mieux en débattre publiquement, au vu et au su de tout le monde. Oui, les administrateurs doivent considérer le point de vue de leurs employés un peu plus souvent. Euh, je devrais peut-être faire circuler une feuille de pétition parmi les employés pour qu'ils soutiennent ma suggestion. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Une feuille de pétition? Oui, pourquoi pas.